يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهجهج محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه <twecky> donc on continue dans la lecture du char de le Abdul Aziz et aujourd'hui c'est le cours numéro 11 donc on commence maintenant à partir du texte directement do محمد Mohamed bin Abdul Wahab a výklá léktu de la 9 šubha Shubha šubha to tásiha do bin Abdul Wahab rahmahullah il zi Iza tahakakta Iza tahakakta anna allelina qatelahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ašah ukuľan wa shirkan فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على من ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي فأصغي سمعك لجوابها وهي أنهم وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك للشيخ محمد بن عبد الوهاب لا نفهم شبهة Et la neuvième choubha, ça tourne autour du, du sujet qu'ils euh, accusent les gens qui sont sur le tawhid et qui appliquent le tawhid et qui suivent la, la da'wa des prophètes, la da'wa des ulama, sunna, la, la, la da'wa du chef Mohammed bin Abdul Wahab. Ils les accusent de faire le takfir des musulmans. Ils disent, vous, vous faites le takfir des musulmans. Et la façon dont ils l'expliquent, comme le Sheikh, il le mentionne, Donc, euh, ils clarifient maintenant certains points qui ont rapport avec cette choubha. Euh, et la raison pourquoi ils accusent les, les gens qui adorent les tombeaux aujourd'hui, qui adorent les morts, ils accusent les gens sunnah de faire le takfir des musulmans, c'est parce que pour eux, l'islam, c'est le shirk. Donc, euh, yani, si quelqu'un fait du shirk, eh bien, pour eux, il n'est pas mouchrik. Pour eux, c'est un musulman. Donc, si quelqu'un le déclare mouchriq, alors ils disent, tu as fait le takfir hein, du musulman. Alors qu'en réalité, on ne fait pas le takfir d'un musulman, on fait le takfir d'un mouchriq. Et il y a une différence donc entre les deux. Mais eux, étant donné qu'ils ne savent pas la réalité du tawhid, qu'ils ne savent pas non plus la réalité du shirk, quand on leur explique la réalité de ces choses-là, ils disent, vous faites le takfir des musulmans. Ils ont, ils, ont, hein, ils ont renversé la réalité de la religion donc le cheikh il explique il dit si tu as réalisé que ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient une raison plus, plus correcte plus propre que la plupart des gens aujourd'hui qui font le shirk euh, en adorant les morts et les tombes et que leur shirk était moindre comparé à ceux-là Alors, sache que ces gens-là ont des chubhats qu'ils jettent sur les gens, qu'ils qu propagent parmi les gens. Et euh, on en a mentionné. Et ça, celles qu'on a mentionnées jusqu'à maintenant, ce sont parmi les plus grandes de leurs chubhats, celles qu'ils utilisent le plus souvent. Euh, maintenant, écoute bien la réponse à certaines de ces chubhats-là encore. Euh, et en particulier par rapport au fait qu'ils prétendent qu'on fait le takfir des musulmans. Donc, ils disent, ils disent euh, ceux sur qui le Coran a été révélé, c'est-à-dire les Mouchrikouns de Quraysh à l'époque des sallam, eux, ils ne, dé ils ne témoignaient pas de la ilaha illallah. C'est-à-dire, ils ne dé déclaraient pas le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et en plus de ça, il, il, il démentait, ou il, il reniait les, le messager. Il ne croyait pas au messager, Mohammed alayhi wa sallam. Et aussi, également, il reniait la, la, la, la résurrection. Il ne croyait pas à la résurrection. Et également, il reniait le Coran. Et il, il considérait le Coran comme de la magie. Hein, comme Allah il le mentionne dans plusieurs versets là dans Coran, que quand ils entendaient le Coran, ils disaient que c'était de la magie. Euh, également, euh, ils disent, tandis que nous, on témoigne de la ilaha illallah. C'est-à-dire, nous, on n'est pas comme ces mouchriquins-là, on témoigne de la ilaha illallah. Et on dit que Mohammed est le messager d'Allah. Et on croit au Coran. Et on croit la en la résurrection. Et on fait la salade et on fait le jeûne. Alors comment pouvez-vous nous mettre au même au même niveau ou au même degré que que ces mushrifins, puisque nous on n'est pas on n'est pas pareil. On a ces distinctions-là. Donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a répondu à cette shubha en neuf points qu'il a mentionnés. Donc il a mentionné il a mentionné les réponses à cette shubha avec neuf neuf points qu'il a clarifié et expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Le chef, le chef il les a euh, mentionné. Il a mentionné les euh, les trois premières, les trois premières réponses. Donc, euh, et puis les autres réponses, il les a divisées ou euh, laissées pour d'autres euh, d'autres cours par la suite. Donc, il a fait les trois premières maintenant. La quatrième, euh, il, il a fait un autre cours avec et euh, la réponse 5, 6, il a fait un autre cours avec, et ensuite, il a fait un autre coup, avec, et, euh, fait, euh, un autre coup plus tard, après c'est 7, 8, 9. Donc, il a divisé les réponses à cette Shubha, euh, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme je disais, il a, il a séparé la réponse de cette Shubha en 9 en neuf, en neuf réponses, et Euh, on va les, on va les, on va suivre l'explication du chef base sur ces réponses-là, euh, et on va aller on va aller avec les réponses telles qu'elles sont mentionnées par le chef et expliquées par le chef dans le livre. Donc, on va pas les lire d'un seul coup hein, les, les neuf, mais on va quand même euh, lire les trois premières, puis on va explique, lire l'explication pour aujourd'hui. Insha'Allah. Donc euh, <coughs> لا، la première réponse le chef il dit فَالجَوَابِ il dit فَالجَوَابِ محمد بن عبد الوهاب qui أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول إذا صدق رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل في الاسلام donc le cheikh il commence sa réponse en disant que il n'y a pas de divergence entre les ulama entre tous les ulama ils sont tous d'accord que si quelqu'un croit en le messager dans certaines choses puis qu'il le il le renie dans d'autres que il est kafir et qu'il n'est pas rentré dans l'islam c'est à dire que c'est pas suffisant que qu'c'est pas suffisant que quelqu'un dise je crois en le messager Puis il croit seulement en certaines choses, tandis qu'il renie d'autres. Il faut qu'il croie en tout, sinon il n'est pas rentré dans l'islam. Et à ce sujet-là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Tout le monde est d'accord là-dessus. Après le shaykh, il dit « Qu'adalika iza amana bi-ba'du al-Qur'an wa jahada ba'dahu kamen akarrabi al-tawhid wa jahada wujub al-salah au akarrabi al-tawhid wa jahada wujub al-zaka au akarrabi dhalika kullihih وجحد الصوم او اقر بهذه كله وجحد الحج لم في زمن النبي الله عليه للحج الله في على الناس حج البيت من كفر الله عن العالمين si quelqu'un croit en une partie du Coran Et qu'il renie l'autre partie hein, Il est kafir De même que celui qui accepte le tawhid Et qui renie l'obligation de la salat Il est kafir Ou bien qu'il est d'accord avec le tawhid Et la salat Mais qu'il renie l'obligation de la zakat Il est kafir Ou bien euh, si il accepte euh, tout ce qui est mentionné, Tout ce qu'on a mentionné Il est d'accord avec mais il renie l'obligation du jeûne, il est kafir. Ou bien qu'il il accepte tout ce qu'on a mentionné, mais il renie l'obligation du hajj, il est kafir. Et à l'époque du prophète Mohammed, lorsqu'il y a eu des gens qui euh, ont renié l'obligation du hajj, ou qui ont rejeté, refusé d'accepter la, la législation du hajj, Allah ta'ala a fait descendre un verset à leur sujet ce qui est le verset 97 dans Sourate Al-Imran dans lequel il dit que le hajj est une obligation ala al-Nasi donc Allah ta'ala a mis comme obligation pour les gens de faire le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, pour celui qui a la capacité et le moyen de le faire et celui qui rejette qui renie Alors Allah est certes, euh, yani, est certes euh, yani, celui qui euh, n'a yani, aucun besoin de l'univers c'est à dire celui qui n'a besoin de rien, qui est, euh, yani, qui est euh, rich, yani qui est qui n'a besoin de, de, de rien dans, parmi les choses de l'univers. C'est à dire qu'il passe il se passe bien de'. كخسوا الى او كان se suffit à lui-même donc ensuite le cheikh dit ومن اقر بهذه كله وجحد البعث وكفر بالاجماع وجحد البعث كفر بالاجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى ان الذين بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله يقولون, bivad, bivad, و, و, حق, a řeklouna nukminu bibaňdin, a nekfuru bibaňdin, a řúrydouna a yedtáchizu baina dálika sabila, salat, la zakat, le, le hajj, le Il accepte tout ce qu'on a mentionné, sauf que il renie et il refuse de croire en la résurrection. Le, le chef dit qu'il est kafir selon le consensus. Il est, il est kafir selon le consensus et son sang et ses biens, sont halal, hein, son sang et ses biens deviennent licites. De la même manière que, euh, et la, la preuve de ça, il mentionne un exemple euh, dans le verset 150 et 151... Dans Nisa, Dans lequel Allah Taala dit euh, Ceux qui ont renié Allah et son messager Qui ont refusé de croire en Allah Et à son messager Et qui veulent faire une distinction entre Allah Et son messager En disant nous croyons en certains d'entre eux Ils veulent faire une distinction Entre la foi en Allah et en ses messagers Et ils disent nous croyons en certains d'entre eux Et nous renions certains d'entre eux Et ils veulent prendre une voie intermédiaire entre ces voies-là. Ceux-là sont les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant et avilissant. Donc ça c'est pour dire que la personne qui croit en certains messagers et qui renie, renie d'autres, c'est comme s'il avait renié tous les messagers, sans exception. Hein. <سؤال> فإذا كان قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض, ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا إذا كان الله سبحانه وتعالى أقول لهم et a mentionné clairement dans son livre que celui qui croit en une partie de ce qui a été euh, de, bien, des messagers ou une partie de la religion et il renie l'autre partie alors c'est lui qui est le vrai Mécréen donc on a compris que cette choubha elle, elle a été détruite maintenant on a plus, cette Shubha ne peut plus tenir et euh, cette choubha elle avait été mentionnée Euh, par, par une certaine personne qui venait de la région de Al-Ahsa dans un livre qu'il avait écrit et qu qu'il qu avait envoyé au chef Mohammed Ibn Abd al Donc, euh, le Cheikh il a réfuté cette choubha en clarifiant ces points-là. C'est-à-dire que, euh, comme on a lu dans, dans, au début, la choubha, comment il le dit c'est que nous, on a cru, ils disent, nous, on a dit « La ilaha illallah », on a dit « Mohammed Rasulullah », On a cru au Coran, On a cru à la résurrection On a fait la salat On a fait le jeûne Donc comment tu peux nous comparer aux mouchriquines Donc le cheikh il leur explique Et il leur dit C'est pas, pas une question de croire En ces points là seulement Puis en même temps tu fais quelque chose Qui vient en contradiction avec les fondements de l'islam Comme par exemple tu dis Je fais la salat Ou je dis la ilaha illallah, Ou je fais le jeûne Ou je, je crois au messagers Puis après tu vas adorer une idole Ou bien tu vas te prosterner devant une tombe Eh bien, ce que tu dis, tu le, tu le détruis en faisant qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est contraire avec ces fondements-là. Donc, c'est pas juste de, de, de croire en une partie de la religion et renier le reste. Hein? Donc, si tu comprends cette réponse-là, eh bien, ça y est, cette choubha, elle est détruite déjà, elle est clarifiée. En, après, le cheikh il dit... Euh, ويقال ايضا دونك سا سي لا دو لا وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه، قد لا تختلف المذاهب المذاهب فيه، قد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فردة. هو أعظم ثرية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كل هو دين الرسل كلهم لا يعفرو سبحان الله ما أعجب ما أعجب هذا الجهل Donc le Cheikh, il répond et sa deuxième réponse on voit hein, son, son argumentation est très solide, très forte, il dit qu'on répond également que si tu as cru, si tu as déclaré, que tu as accepté euh, la foi en le messager, tu as cru en lui, dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il a demandé, dans tout ce qu'il a dit et que tu as renié l'obligation de la salat hein? et tu es d'accord que celui qui a cru en tout ce que le messager s.a.w. a dit mais qui a nié la salat tu es d'accord qu'il est kafir et que son sang est halal que c'est bien, son halal selon le consensus des musulmans de même que s'il a accepté euh, toute chose excepté la foi en la résurrection hein? de même que s'il si, euh, renie par exemple l'obligation du jeûne du Ramadan. Et qui, et qui croit en tout le reste. Tous les madhabs, tous les mazhab de l'islam sont d'accord pour dire que cette personne-là, elle est kafir, elle n'est pas musulmane, comme on l'a mentionné. Et comme le Coran l'a mentionné, également. Donc, euh, on sait que le tawhid, c'est la plus grande de toutes les obligations de la religion. Et que le prophète Mohammed, c'est Il a, euh, il a ramené cette, ce principe du tawhid qui est la plus grande obligation que l'islam nous ordonne d'appliquer et que le prophète son a amené. Donc, on sait que le tawhid, c'est plus grand que la salat, c'est plus grand que la zakat, c'est plus grand que le jeûne, c'est plus grand que le hajj. Hein? Donc, si quelqu'un dans l'islam... Euh, n'importe qui hein, nie quelque chose parmi les, les exemples de ce qu'on a mentionné comme la salade, le jeûne la salade, le, le, le, le, la zakat le hajj si quelqu'un nie ces choses-là il, il devient kaf même, euh, même si il applique tout le reste de ce que le prophète a enseigné donc s'il nie le tohid qui est la base de la religion il ne devient pas kafir donc ça veut dire le chef est en train d'expliquer il est en train de dire en fait que comment ça se fait que vous êtes d'accord que celui qui abandonne la salade, la zakat le jeûne et qui renie ça qu'il est kafir mais quand il renie le tawhid et qu'il oppose le tawhid vous dites non il ne devient pas kafir hein? ça c'est de l'ignorance dit subhanallah donc ça c'est incroyable Et après il donne une autre réponse encore qui est la troisième réponse il dit Wa yuqalu aydan ha'ula ashab rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam qatalu bani hanifa wa qad aslamu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sallahu alayhi wa sallam wa yu'adhdunun wa yusallun فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم, ي ولم تنفعه الشهدتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو, أصحاب أو صحابياً aw nabiyan ila ila subhanallah ma ma Allahu ala donc le cheikh il ramène encore un autre Il les, il les a vraiment bien clarifié les choses, il leur a vraiment bien clarifié. il les a bien réfutés. Il dit que, ce, euh, par exemple, regardez les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont combattu euh, Bani Hanifa, une tribu qui s'appelait Bani Hanifa, euh, qui, avait, qui, qui avait accepté l'islam avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui témoignait, qui disait « La ilaha illallah » Mohamed Rasulullah, et qui faisait l'adhan, qui faisait la salat, il les a combattus. Et la raison, pourquoi il, pourquoi les, la raison pour, lesquelles, pour laquelle les sahaba les ont combattus, c'est parce qu'ils croyaient en Moussaï el le le menteur, le faux prophète, Moussaï Donc, s'ils si répondent en disant, oui mais eux, ils, ils faisaient tout ça, ce que tu mentionnes, cest zala muhammad Allah, il salat, il faisait l'adhan, sauf qu'il croyait en Musa ilama, ou bien il disait que Musa ilama est un prophète, donc s'il te dit ça, nous on répond, on dit voilà, voilà l'argument qu'on vous donne, et voilà la réponse qu'on recherchait. Si celui, le shérédit, ici, celui qui élève un homme au niveau d'un prophète devient mécréen, et que son sang et ses biens deviennent halal à cause de ça, et que son témoignage en la ilaha illallah et sa salat ne lui servent plus à rien, alors que dire de celui qui élève un, un, un homme au niveau de d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui élève un être humain comme Shamsan, ou Youssef ou un sahabi, ou un prophète quelconque, il l'élève au niveau du Tout-Puissant, le Créateur des, des cieux et de la terre, eh bien celui-là, il est encore plus mécréant, encore plus qu'un fait que celui qui élève un homme au niveau de prophète. Et il dit, subhanallah, comme, comme Allah subhanahu wa taala Et il mentionne le verset 59 dans sourate ar Il dit, c'est ainsi que Allah subhanahu wa taala a scellé le, les cœurs de ceux qui ne savent pas. Donc ça c'est euh, les, les trois premières réponses a la shughha di mushrikin ide euh ubbad al-qubur des adorateurs des tombeaux lorsqu'ils disent vous vous déclarez les musulmans kuffar ils disent vous vous déclarez les musulmans quoi ça c'est c'est pas vrai on déclare pas les musulmans kuffar on déclare les les kuffar Et on déclare qui les mushrikin kuffar ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran Et que le professeur a mentionné également dans le Coran comme étant, comme étant des gouffres. <coughs> Donc, on va lire maintenant l'explication de Cheikh Ibn Oubaz au sujet de, de cette chouba euh, et de ses réponses. Qui, comment il a clarifié ça Le Cheikh, il dit « Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala » وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن لهؤلاء المشركين عباد القبور وعباد الأولياء لهم شبهة، لهم شبهة يريدونها على من كفر على من كفرهم واستحل دماءهم وأموالهم. بعبادتهم غير الله وتوجههم إلى القبور والأولياء ودعائهم إياهم ويقولون إنكم شبهتمون بكفا قريش وغيرهم واستحللتم دماءنا وأموالنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم ونؤمن بالبعث فكيف أو كيف تجعلون مثل أولئك ala nas. Donc le chef bin Wahab il commence par résumer et clarifier la situation. Il dit louange à Allah et paix et salut sur le prophète Muhammad wa sallam, sur, euh, sa, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui ont été guidés sur sa guidance et qui suivent sa guidance. Ensuite il dit que le Cheikh Muhammad bin Abdul euh, il mentionne à à ces mouchelkins, adorateurs de tombe, adorateurs de saints. Hein, ils, ils mentionnent qu'ils ont des shogouhats qu'ils mentionnent et qu'ils qu qu propagent parmi les gens euh, et qu'ils jettent, qu'ils mentionnent à ceux qui les déclarent poufars et qui rendent leurs saints et leurs biens halal à cause du fait qu'ils ont adoré autre que Allah et euh, à cause du fait qu'ils se sont tournés vers les tombes et vers les saints et qu'ils les ont adorés et invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa Donc eux, ils disent, comment, comment pouvez-vous nous faire ressembler aux koufars de Quraysh et autres, aux autres euh, koufars et aux et comment pouvez-vous rendre notre saint et nos biens halal alors que nous, on dit la ilaha Allah et on témoigne que Muhammad est le messager d'Allah et on fait la salat et on fait le jeûne du ramadan et on croit en la résurrection donc comment pouvez-vous nous mettre au même degré au même niveau que cela c'est une chouba qui peut échapper à plusieurs personnes et il explique ensuite il dit fa yuqal yuqal lahum na'am antum ولكن قد دل, الشرع أن قد دل الشرع على أن من جحد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو فعل كل شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا, فإذا الإنسان أقر بالتوحيد وجهد وجوب الصلاة ألا يكفر؟ سوف يقولون نعم وإذا جحد الزكاة أو وجوبها أو جهد أو جحد الصيام رمضان أو جحد الحج مع الاستطاعة أو لم يؤمن بالبعث والنشور يكفر يكفر وإن كان يصلي ويصوم أليس كذلك؟ يقول الشيخ البوزديكستيام الله فإذا كان هذا أمر معلوم لديكم وأن من ترك هذه الأشياء جاحدا لها كفرة لها كفر فكيف بمن جحد الشهادتين مع معناهما فكيف بمن جحد جحد الشهادتين معناهما وعبد مع الله غيره وإن كان من جعل مسيلمة نبي وإن كان من جعل مسيلمة نبي كمن كمحمد يكفر عند الجميع وقتلهم الصحابة لذلك فكيف بمن رفع الإنسان في رتبة الرب عز وجل إذا كان جعله في رتبة النبي يكفر لأنه جعل نبيا ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه جعله, جعله نبيا ومحمد خاتم النبيين فكيف الذي يرفع الشخص كشمسان ويوسف أو ابن علوان أو غيرهم إلى ربة النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون ربة الرب جل وعلا ويدعوه ويستغيث به وينظر له ويثبح له ألا يكون أولى بالكفر ممن رفع مسيلمة؟ Ila rúba Nabi sallallahu alaihi wasallam. A tak dále, kdo obědí melečka, nebo jiné, nebo se závazuje k nim, tak je v manželství Allaha a obědění s Nym je kafir. Když se obědění s Nym, když se « Oui, c'est vrai que vous avez témoigné de ces choses-là. » C'est-à-dire, eux, ils disent, « Comment vous, vous pouvez nous faire euh, égal à ces gens-là parmi les koufats de Quraysh, alors que nous, on témoigne de la ilaille de et on fait la salat, et ainsi de suite. » Alors, le chèque dit, « Oui, on leur dit dans ce cas-là, oui, c'est vrai, vous témoignez de ces choses-là, et vous faites ces choses-là. » Mais, la, la charia nous a euh, indiqué que si une personne renie quoi que ce soit de ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a ramené, il devient mécréant, même s'il si fait toutes, choses, toutes les choses qui ont été ramenées par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un accepte le tawhid et qu'il rejette la salat, il devient mécréant, n'est-ce pas Et ils vont dire oui. Si quelqu'un accepte le tawhid, mais il renie l'obligation de la salat, ou l'obligation de la zakat, ou l'obligation du jeûne du ramadan ou du hadj avec la capacité de le faire hein, ou euh, il ne croit pas en la résurrection et, euh, et en le rassemblement au jour de la résurrection et que et donc celui qui réunit ces choses là malgré qu'il accepte le tawhid hein, il devient kafir et il, si il, il accepte par exemple l'autorité de la, le, le la salade et la zakat et le jeûne et le hadj, mais qu'il rejette la foi en la résurrection, il devient qu'à faire, même s'il fait la salade, même s'il jeûne. Hein. Si quelqu'un, il prie tous les jours, cinq fois par jour, et qu'il fait le, le jeûne du ramadan, mais qu'il dit, moi je crois pas qu'il y a un, un paradis ou un enfer ou une résurrection, il devient qu'à Donc, dans ce cas-là... Si vous avez accepté ça, et si vous, et si vous comprenez ce point-là, que celui qui a abandonné ces choses-là, et qui les renie, euh, yani, alors il devient kafir. Alors comment pouvez-vous dire dans ce cas-là, euh, yani, que celui qui renie le shahadatayn, ou leur signification, en adorant d'autres que subhanahu wa ta'ala, ou d'autres avec Allah, qu'il ne devient pas kafir hein comme celui qui adore les tombes et les, et les morts, en faisant ça, il a nié le témoignage de la ilaha illallah, et il a nié hein, le tawhid, parce qu'il adore d'autres qu'Allah, et d'autres avec Allah. Et le chef il dit, donc, Si on dit de celui qui a fait de Mousaïlam, un prophète, comme le prophète Mohamed s.a.w., donc il a mis Moussaïlama à égalité avec le prophète Mohammed il devient kafir. Selon, tous les musulmans sont d'accord là-dessus. Et même les Sahaba ont combattu ces gens-là qui ont cru en Moussaïlama. Donc, que dire de celui qui a élevé un homme au niveau du Seigneur des cieux et de la terre, hein au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala Ou bien, euh, donc s'il l'avait élevé au niveau d'un prophète il devient mécréant s'il il prend un homme et il l'élève au niveau d'un prophète ou au niveau du prophète Muhammad, il devient kafir parce que le prophète c'est le dernier des prophètes, il n'y en a plus d'autres après lui donc si quelqu'un dit de quel, d'une autre personne que Muhammad, après la mort du prophète Muhammad, il dit lui c'est un prophète eh bien il devient kafir alors que dire de celui qui élève une personne comme Shamsan qui, ça c'est des noms de personnes qui existaient par, euh, probablement à l'époque du Cheikh Mohammed des gens qui, qui, des gens qui étaient adorés par les gens qui vivaient à cette époque-là euh, qui, qui étaient pris comme des, euh, des Auliyah ou des, ou des, euh, des gens qu'ils qu considéraient comme étant des saints hein, et ils les adoraient en dehors d'Allah Donc le chef, il leur dit. Alors que dire de quelqu'un qui élève une personne comme Shamsan, Yusuf ou Ibn Alwan euh, ou bien d'autres également au niveau d'un prophète hein? Et on sait que le prophète d'élever quelqu'un au niveau du prophète صلى c'est moins que d'élever au niveau de Allah hein? Donc si il, il, il invoque ces gens là en dehors d'Allah Et qu'il égorge des animaux en sacrifice pour ces gens-là en dehors d'Allah, ou qu'il fait des vœux pieux pour eux en yani. Tout ça, c'est des exemples de shirk. Donc, si quelqu'un fait ça, si quelqu fait ça il, il, a élevé, il a élevé la personne à qui il a offert ses actes d'adoration-là. Il l'élève au niveau d'Allah subhanahu Il fait de lui une divinité. Hein? Et donc, ça, c'est Encore, cette personne-là mérite encore plus d'être déclarée mécréante que celui qui élève euh, Moussaï Lama au niveau d'un prophète. De même que celui qui adore les anges, ou qui adore les djinns, et qui les appelle au secours dans les moments de détresse, et qui leur demande ce que ce, ce qu'ils euh, qu ont besoin, il leur demande de les aider, ou qui appelle euh, n'importe quelle autre créature en dehors d'Allah, Il l'a il, il, il élevé au niveau d'Allah, au niveau du, du, du maître des mondes, euh, du seigneur des mondes. Euh, Donc celui-là, celui qui fait ça, qui adore les anges, les djinns, en dehors d'Allah, et qui les appelle au secours dans les moments de détresse, eh bien, Il, les a avec Allah. il est adoré réveque Allah ça toutes les obligations de la religion Puisque par la suite il des, anges, des djinns, <pols> ولم تنفعه هذه العبادات التي بها la même chose que si quelqu'un par exemple fait la salat il fait le jeun il fait toutes les actes d'adoration mais il renie la prophétie que le prophète mohammed sallallahu alayhi est un prophète hein? il nie que le prophète a été envoyé à et toutes les actes d'adoration qu'il peut faire ne lui seront d'aucune euh, utilité même s'il si croit que c'est des choses obligatoires parce qu'il a fait quelque chose qui, qui vient annuler les fondements de sa foi <mères> بطلت تلك الأمور كلها إذا أتى بناقض من نواقد الإسلام ومن جحد وجوب الصلاة ووجوب رمضان وجحد الحج جحد البعث والنشور جحد كل جحد كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يكفر عند الجميع لشيخ الزي دمانكة donc on peut comprendre par rapport à ce qu'on vient d'expliquer que si quelqu'un ramène toutes les actes qui ont été légiférés par Allah et il croit en il est d'accord avec l'obligation de ces choses là il reconnaît leur obligation mais qu'il fait quelque chose qui vient annuler les fondements de sa foi eh bien dans ce cas là Euh, toutes les choses qu'il a faites qu'il a acceptées et qu a cru, en lesquelles il a cru sont annulées à cause de ça lorsqu'il fait une chose qui vient annuler euh, la validité de son islam qu'est-ce qu'on appelle les l'islam, c'est-à-dire les, les annulatifs de l'islam celui qui par exemple renie l'obligation de la salade ou l'obligation du, du jeûne du Ramadan ou qui renie le hajj, qui renie la résurrection, ou qui renie le fait que Mohammed, sallam, soit le dernier des prophètes. Et bien selon tous les savants de l'islam, tous les musulmans de la Ummah, cette personne-là est considérée comme étant un mécréen. Fa-idha wa lam yuqir bihi wa ashraka فأولى وأولى أن يكون كافرا ولا تنفعه تلك العبادات التي أقر بها وفعلها كما أن الصحابة قتلوا بني حنيفة وهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنهم صدقوا مسيلما أنه نبي فعند هذا كفروا Donc le shaykh il dit que si ils euh, il dit que si quelqu'un renie le tawhid, si quelqu'un renie le tawhid et qu'il n'accepte pas le tawhid et qu'il fait le shirk avec Allah intérêt dans l'adoration et qu'il adore autre que Allah, alors dans ce cas-là, il, il mérite encore plus d'être mécréant. Et tous ces actes d'adoration qu'il fait, eh bien. Euh, même s'il il accepte l'obligation de ces adorations-là Ou même s'il les fait Eh bien, ça ne sera d'aucune utilité pour lui Puisqu'il a détruit le fondement et la base principale de, de son islam euh, De même que les sahaba, Ils ont combattu la tribu de Bani Hanifa Malgré que c'était des, des, des gens qui faisaient la salat Qui faisaient le jeûne qui disaient « La ilaha Allah, qui disait, Muhammad Rasoul Allah, mais ils ont cru en Moussaï ils ont cru que Moussaï était prophète alors à partir de ce moment-là ils sont devenus mécréants même s'ils faisaient la prière, même s'ils faisaient le jeûne c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui les Ahmadiyya hein? la secte des Ahmadiyya ils disent que Ghulam Ahmad est un prophète hein? Qui, était venu, qui était né en aide Euh, vers le 15e 15e, euh, 15e ou 16e siècle de, du, de, de, de, du calendrier chrétien. Donc, ces gens-là sont considérés ou forts parce qu'ils croient qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohamed, et la même chose avec n'importe quel autre euh, groupe ou personne qui euh, affirme qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohamed. Ils sont comme des kouffars. La même chose pour les ceux qu'on appelle les blacks muslims, les, la nation de l'islam, les, les gens qui suivent euh, Louis Farrakhan aux états unis ou ailleurs, et eh bien ces gens-là aussi sont des kouffars. Parce qu'ils disent que, euh, ils disent qu'il y a un autre prophète, après le prophète Mohamed, qu'ils appellent Elijah Muhammad. Hein? ils disent que c'était leur prophète que c'était un prophète pour les noirs et ça c'est un mensonge parce que le prophète qui est venu pour les noirs pour les blancs, pour les jaunes, pour les rouges pour toutes les nations, pour toutes les couleurs c'est le prophète Mohammed celui qui est venu il y a plus de 1400 ans il n'y a, a pas besoin d'avoir un prophète spécial pour un peuple en particulier ou une couleur en particulier de aujourd'hui puisque le prophète Mohammed sallallahu sallam est venu pour toutes les catégories de, de personnes déjà. Donc celui qui croit qu'il y a un autre prophète, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. peu importe qu'est-ce qu'il prétend ou qu'est-ce qu'il dit. Et peu importe qu'est-ce qu'il fait, même s'il fait la salade, même s'il fait le jeûne, hein, ou même s'il si, euh, porte la barbe, il met un qamis, même si la femme, elle porte le voile avec le niqab et qu'elle fait la salade et tout si elle dit qu'il y a un autre prophète après le prophète, il est kafir. Et donc, celui qui, a, qui, qui, qui fait toutes ces choses-là, mais qui en plus adore autre que Allah, eh il est encore plus kafir. Hein? Il mérite encore plus d'être kafir. Comme les gens qui adorent les morts et les tombes, parmi les rafidahs, parmi les soufis, il y a ceux qui adorent les saints, qui adorent les tombes, qui adorent les arbres, et qui adorent les pierres et les roches et les tombeaux. Hein? Tous ces gens-là, c'est la même chose euh, na'am donc ça c'est des explications claires de la part du chef qui nous montre et qui nous font comprendre ces principes là après le chef il dit là euh, donc wa hakadha man الأسدي، تلية الأسد، نعم بأنه نبي، أو الأسود العنسي في اليمن، أو المختار ابن أبي عبد ابن أبي عبيد الثقفي، ممن ادعى النبوة، وما أشبهه كفروا وقتلهم المسلمون. Le chef dit de même que ceux qui que c'est ceux qui ont cru qu'il qu était prophète ce qui s'est déclaré prophète ou bien il y en a qui ont cru que c'était un prophète de même que Al Aswad Al anasi au Yémen ou bien un autre qui s'appelait Al Mukhtar Ibn Abi Ibn Ubaid Al Thaqafi donc c'est tous, tous ceux là que déjà ont euh, déjà qui ont prétendu être des prophètes être un prophète Uh, yani, tous ces gens-là sont des koufars et ceux qui croient en eux sont aussi des koufars et les musulmans les ont, les ont combattus ces gens-là <speaking in Hebrew> qu'ils veulent en différencier entre Allah et ses messagers et disent nous croyons à certains et nous mécrions a donc les choses qu'il fait comme bonne action sont annulées, non, elles deviennent vaines. Comme Allah subhanahu le dit dans plusieurs versets, et il le dit également dans le verset 151, dans Surah an Nisa, comme on l'a lu tout à l'heure, ceux qui ont, qui ont rejeté la foi en Allah et en son messager et qui veulent séparer entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains et nous renions certains et ils veulent prendre une voie entre eux, ces voies et ensuite Allah subhanahu ta'ala a dit cela sont les vrais <coughs> » cela sont réellement les mécréens. » Les cheikh dit ma wa donc ont fait une séparation dans la religion Et bien Allah a dit à leur sujet que ce sont les vrais maigriens Ils ont cru hein, une partie et ils ont, ils ont rejeté l'autre partie bil أوبي وجوب رمضان كل هذا رده عن الاسلام وكفر ولو فعلوا ما ذلك من يكفي عليه mais on ne croit pas en la résurrection. On ne croit pas qu'on va tous être assemblés et réunis un jour de la résurrection. Euh, ou bien qu'il dit, par exemple, « Je ne crois pas en le paradis. » Ou qu'il dit, « Je ne crois, crois pas qu'il y a un enfer. » Ou bien, euh, « On ne croit pas en l'obligation de la salat, Ou « On ne croit pas en l'obligation de la zakat. » Ou « On ne croit pas en l'obligation du ramadan. » Le cheikh dit, « Tout ça sont des formes d'apostasie. » de l'islam, toutes ces choses-là sont considérées comme des formes d'apostasie de l'islam. Comme si ces gens-là, euh, en, en ayant dit ça, ils ont renié, même s'ils font tout le reste de ce qui est ordonné par l'islam. Euh, le cheikh il dit qu'un seul des, des annulatifs de l'islam suffit pour annuler tout ce qu'ils ont fait. وهكذا لو أقر بكل شيء ولكن سبوا الله أو سبوا الرسول أو طعنوا في الدين أو استهزأوا بالدين كفروا ولم تنفعهم تلك العبادات والأعمال التي يقومون بها لما أتوا بالناقد للآية الكريمة ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهذا الذي حصل من, من الإيمان ببعض والكفر ببعض هو الذي كفر كفرهم وعطل أعمالهم ومن هذا قوله جل وعلا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كفرهم بسبب استهزائهم وإن كانوا يصلون ويصومون وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه تبديل الدين بالإتيان بناقد من نواقد الإسلام هذا تبديل الدين ولهذا عقد العلماء في جميع المذاهب باب حكم المرتد قالوا وهو المسلم يكفر بعد إسلامه Donc, min al le Sheikh il termine cette explication euh, de ce de ces de ces exemples de de de, de chou, à la réponse des choukourates euh, des des adorateurs des tombeaux, des adorateurs des morts. donc, il il termine cette explication là de la parole du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab euh, en disant donc euh, en clarifiant ces principes là. Donc, il dit que, de même que si quelqu'un accepte tout dans l'islam, mais qu'il insulte Allah, ou qu'il insulte le prophète Muhammad Sallam ou euh, qu'il attaque ou qu'il critique la religion, qu'il insulte la religion, ou qu'il se moque de la religion, alors il devient kafir. Et, et tous les actes d'adoration qu'il a pu faire, comme la salade, le jeûne, le Hadj ou les autres choses de la religion... Ça n'aura plus aucune importance, et ça n'aura plus aucune valeur. Hein? Toutes les œuvres qu'ils ont faites de la religion sont annulées parce qu'il a fait quelque chose qui vient détruire sa foi et détruire sa, son, son, ses fondements dans la religion. Et euh, la preuve de ça, c'est comme on a dit tout à l'heure, le verset 150-151 dans le Sourat Un-Nisa, وَيُرِدُونَ اَيُفَرِّقُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُوا بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُوا بِبَعْدٍ Donc, c'est des gens, ils veulent croire en une partie de la religion, puis renier l'autre partie. Voilà. Donc, euh, ensuite, le chef, il dit donc que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala Donc, il a clarifié que si quelqu'un rejette une partie de la religion, eh bien, c'est comme s'il reniait le tout. Parce que subhanahu wa ta'ala, dit dans la suite, « Oula ikarumun kafiruna haqqa » Ceux-là sont les vrais Mikréens. Et donc, euh, ça, c'est la personne qui a cru en une partie, puis qui a renié l'autre partie. Donc, euh, celui-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, déclaré Mikréen et il a annulé la valeur de toutes ses œuvres. Euh, comme dans le verset 65-66, dans Surah Tauba, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit, dit, est-ce que c'est d'Allah, de, de, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez il Dit, ne vous excusez pas, hein? Non, ne vous, excusez pas vous, avez, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala les a déclarés mécréens. Allah les a déclarés mécréants pour s'être moqués de la religion. Même s'ils faisaient la salade, même s'ils si faisaient le jeûne, même s'ils appliquaient la, la religion, ils sont devenus mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués de la religion. Hein? Même s'ils n'avaient pas l'intention, même s'ils n'étaient pas sérieux, ils, faisaient, ils disaient ça juste pour rire, et malgré tout, Allah les a déclarés fort. Donc, euh, c'est ainsi que euh, euh, quelqu'un peut accepter des principes de la religion, mais qu'il peut devenir mécréant d'une autre façon. Comme par exemple, comme on a dit, se moquer de l'islam, insulter l'islam, insulter Allah, ou des choses de ce genre. Ou bien quelqu'un qui, comme on a donné des exemples depuis le début, plusieurs exemples de ça, qui accepte certains principes et qui renie d'autres. Euh, de même que le prophète, صلى الله عليه وسلم a dit, « Man baddala dinahu, C'est un hadith sahih rapporté dans Al-Bukhari dans lequel le prophète وسلم dit « Celui qui euh, a changé sa religion, alors tuez-le. » Et donc, ça c'est le fait de changer la religion en, en amenant quelque chose qui vient l'annuler, qui vient détruire ses fondements. Parmi les annulatifs de l'islam, ça c'est considéré comme un changement de religion. Et c'est pour ça que les savants de l'islam, dans tous les madhahib, que ce soit le mazhab hanafi, mālikī, shāfiʿī ou ḥanbalī, euh, ou ou ils ont tous des livres de fiqh dans lesquels il y a un chapitre qui s'intitule euh, le verdict de l'apostat. Le verdict de l'apostat et euh, c'est ils ont donné comme définition à ce terme-là au murtad que c'est celui que c'est le musulman qui renie l'islam après avoir eu la foi ou après avoir cru en l'islam, qui rejette l'islam. C'est-à-dire, celui qui a, qui, qui a ramené une chose qui vient annuler son islam. Donc, euh, le cheikh il termine en disant, Donc, ça, c'est ce qui vient euh, conclure euh, l'explication de ce point-là. Et ça, c'est très important, hein, par rapport à qu ce qu'on a clarifié. Euh, ensuite, on va lire quelques questions et réponses du cheikh ben base, au sujet de ce chapitre, qui sont des questions très très importantes et très très bénéfiques. Euh, la, question, la première question <hassionale> <t 'in> Donc la question c'est, certains ulamas ont mentionné, au sujet des gens qui habitent dans les déserts, dans des endroits isolés ou éloignés, à propos du bédouin par exemple, qu'il euh, peut être excusé pour, des, pour certaines questions. Donc il peut être excusé. Quelles sont les questions dans lesquelles il peut être excusé, le bédouin a est-ce que ça c'est spécifique à l'époque du prophète sallam au début de Al-jawab arabi arabi jahluhu أو جحد الصيام رأساً وقال لا أصوم رمضان مع يظهر لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة وكل مسلم يعرف هذا أو جحد شروط الصلاة أو, أو أن عرف من واجبات الحج ومن أعمال الحج لأنه قد يخفى عليه ولكن يقر بالحج وأنه فرض لِأَنَّ بِثْلَهَا لِهِ قَدْ تَخْفَى عَلَى الْعَامِ. Donc le chef il répond il dit que c'est c'est euh, le Bedouin peut être excusé et autre que le Bedouin. C'est-à-dire c'est pas seulement le bédouin qui il, peut, euh, il se peut qu'il soit excusé pour quelque chose pour la chose euh, qui n'est pas qui est pour la chose qu'il est possible pour lui d'ignorer. Comme par exemple certains piliers de la salat, ou certains piliers de la zakat, ou certaines choses qui annulent le, le jeûne. Euh, en ce qui concerne la négation du, de la salat, hein, il y a quelqu'un qui nie directement euh, l'obligation de la salat, qui dit « je ne prie, je prie pas », ou euh, qui nie le, le, le jeûne hein, directement, il dit « je ne je jeûne pas, je ne jeûne pas le ramadan », Il n'est pas excusé, parce que ça, c'est une chose qui est connue par nécessité de la religion. Et tout musulman euh, tout musulman sait que ces choses-là, c'est obligatoire. Ou bien quelqu'un qui euh, nie, par exemple, euh, qui, qui renie les conditions du hajj, ou que, que Arafat fait partie des obligations du hajj, parmi les, les, les actes qu'on doit faire dans le hajj. Euh, ça, c'est, il dit, parce que ça, c'est, ça, c'est quelque chose, par contre, qui peut être, euh, qui peut échapper à quelqu'un. Mais il reconnaît le Hajj en soi et que le Hajj c'est une obligation, parce que, euh, c'est, le Hajj c'est quelque chose qui est connu, tandis que certains éléments peut-être du Hajj, ça se peut que ces choses-là lui échappent. Donc C'est ça, ça l'exemple. En fait, la personne peut être excusée si elle ignore des choses qu'elle peut ignorer par rapport au fait que ce sont des choses qui sont plus subtiles ou euh, moins connues de la part de certaines personnes, de certaines catégories, et euh, en particulier lorsque ce sont, ce sont des gens qui viennent dans des endroits qui sont plus éloignés ou plus isolés et qui n'ont pas accès على السيانس ولا كونيسانس لشيخ الزي ويذ... يا شيخ أحسن الله إليكم عن بعضهم أنه ما يعرف الجنابة وأنه ما يغتسل منها الجواب يعلم العامي قد لا يفهم وخصوصا بعض النساء يعلم ولا يكفر, ولا يكفر. لشيخ الزي Euh, on mentionne euh, à propos de certains d'entre eux qu'ils ne connaissent pas, euh, par exemple, al-janaba. Al-janaba, c'est-à-dire l'état d'impureté après avoir eu des rapports sexuels. Euh, certaines personnes, ils savent pas qu'est-ce que c'est al-janaba, ou bien ils savent pas comment se purifier de la janaba. Ils savent pas faire le ressaut. Donc le chef dit dans ce cas-là, on, on doit lui apprendre, et la personne le commun entre les musulmans, c'est possible qu'ils ignorent ces choses-là ou ils comprennent pas ces règles-là, en particulier certaines femmes. Donc, on doit lui apprendre et il n'est pas qu'à faire pour ça. Le chef il dit, question, إذا كان بين المسلمين ما يعذر بالشرك أما الذي قد يخفى مثل بعض واجبات الحج أو واجبات العمر أو واجبات الصيام أو الزكاة وبعض أحكام البيع وبعض أمور الربا قد يعذر وتلتبس عليه الأمور ولكن أصل الدين كونه يقول أن الحج غير مشروع aw aw aw al donc le dit que y a des personnes qui ont reçu des livres ou on leur a fait on leur a donné des livres des qui sont pas corrects des livres qui a dedans Et dans ces livres-là, il n'y a pas d'explication de la croyance, ni du tawhid. Est-ce que ces personnes-là sont excusées d'ignorer ces choses-là? Le sheikh, il répond, il dit, s'ils si sont parmi les musulmans, dans ce cas-là, ils ne sont pas excusés de faire le sheikh. Mais, euh, il dit, mais qu'est-ce qui peut échapper à certaines personnes euh, de ces choses-là? C'est comme, par exemple, certaines obligations du hajj ou certaines obligations de la Omra, ou certaines obligations euh, du jeûne, de la zakat, ou de certaines règles de, de, de, de, du commerce, ou de certaines questions qui, ont, qui sont reliées au riba. Euh, une personne peut être excusée dans ces choses-là parce qu'elle est confuse ou mélangée dans certaines choses de, qui sont reliées à ça. Par contre, les fondements de la religion le fait que quelqu'un dise par exemple que le hajj ce n'est pas euh, obligatoire ou que le jeûne c'est pas obligatoire ou que la zakat ce n'est pas obligatoire ou que la salat ce n'est pas obligatoire il dit ça c'est des choses qui ne peuvent pas échapper à un musulman c'est des choses connues de la religion par nécessité hein? donc euh, le chef il, il explique ça il, explique, il clarifie ولو لو قال لا بد لو قال أن تتوفر شروط في من أريد تكفيره بعينه وتنتفي الموانع الجواب مثل هذه الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يعني يكفر بمجرد وجوبها أو يكفّر بمجرد وجودها، لأن وجودها لأن وجودها لا يخفى على المسلمين معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف الذي قد يخفى مثل الشروط من شروط شرط من شروط الصلاة وبعد الأموال التي تجب فيها الزكاة وتجب أو لا تجب وبعد شؤون الحج. وبعد le cheikh on lui demande euh, euh, quelqu'un dit par exemple il faut que, euh, il y ait certaines conditions qui soient présentes et euh, -à -dire, il faut établir certaines conditions en la personne Il faut vérifier l'absence de certains empêchements. Le Cheikh, il répond il dit, quand c'est des choses qui sont très apparentes et claires, hein, comme quelqu'un qui dit la prière c'est pas obligatoire ou des choses comme ça, euh, il dit ça c'est des choses qui sont qui ne qui ne nécessitent pas euh, rien d'autre. C'est-à-dire elles, elles sont le simple fait que qu'on a on voit que cette personne-là dit ça, c'est suffisant pour savoir que la personne euh, elle a mécru parce que c'est des choses qui n'échappent pas aux musulmans euh, qui sont connues de la religion par nécessité contrairement à des choses, des, des choses, des détails qui, qui peuvent échapper à un musulman, comme par exemple certaines, euh, une condition parmi les conditions de la salade ou certaines Euh, certaines, certaines différentes catégories de biens qui, qui sont obligatoires dans la zakat, par exemple. Ou bien, euh, quelqu'un ne sait pas si tel bien ou tel bien, c'est obligatoire de payer la zakat dedans ou non. Ou certaines questions reliées au hajj, ou certaines questions qui sont reliées au jeûne ou certaines choses qui sont reliées au commerces et aux interactions, des choses de ce genre, ou des questions qui ont rapport avec le, le, le RIBA. Hein. Donc ça, c'est des choses qui peuvent parfois échapper à des personnes, et, qui, et dans ce cas-là, les personnes pourront être excusées dans, de, dans ces choses-là, contrairement à d'autres qui sont bien établies, connues, claires pour tout le monde. Et, et comme, comme le cher l'a expliqué euh, dans, les dans la question précédente C'est que A un certain niveau Il faut comprendre Dans ces questions-là Que ces choses-là sont relatives D'une certaine façon Parce que euh, Ça dépend de l'endroit Ça dépend de, des personnes Ça dépend des catégories de personnes aussi Quelque chose peut être connu à un endroit et ignoré ailleurs C'est pas partout où les gens ont accès à la connaissance et à la, à la compréhension de la religion de façon équivalente. Hein? Des pays comme par exemple, des pays comme, euh, comme l'Albanie par exemple, où les gens ont vécu des années dans le communisme et qu'ils n'ont pas euh, eu accès à la connaissance de la religion, où la seule référence qu'ils ont comme connaissance de l'islam, c'est des euh, gens qui ont des croyances soufies, ou des égarments, ou toutes sortes de, de, de, de, de bida et de shirk. Donc, c'est des gens qui euh, n'ont pas eu accès à la connaissance. Ces gens-là peuvent être excusés, tandis que quelqu'un qui habite, il euh, y a quelques pas de, de, de, de, de, de, de, de, de l'Arabie Saoudite, ou bien quelques pas de la Mecque, ou de Médine, Un, un pays où il y a euh, des, des dizaines et des dizaines de ulama, où la personne peut facilement aller poser la question à des ulama, connaît la langue arabe et tout, ça c'est pas la même chose. Hein? Ou des gens qui habitent dans les montagnes, dans un pays où les gens habitent dans la montagne, ou dans la brosse, ou dans la, un endroit éloigné, dans un petit village, ne connaissent pas l'arabe, connaissent pas l'arabe et la personne qui leur apprend dans le village c'est un soufi ou, ou quelqu'un qui a une akida de, de, de bid'a ah ou de shirk ou un sorcier, ils ne connaissent rien. Ce n'est pas la même chose que l'autre personne qui est directement collée à la mosquée dans une, dans une grande ville où il y a plein d'ulamas, plein de chouyaux, plein de livres, plein de références. Donc les ulamas, ils font les, les distinctions entre ces catégories-là et ces situations-là. أنا سويت لشيخي وبعض الصحف فيها الصور وهذه هذه الذين يستهزئون باللحه أو تقسير الثياب فيها الصور هذه الذين يستهزئون باللح أو تقسير الثياب الجواد قد يخفى على بعض الناس حكمه. وقد يخفى عليه وجوب هذا الشيء ويحسب أنه صنة نسأل الله العافية ويحسب أنه صنة نسأل الله العافية ولكن الاستهزاء بشيء يعني حتى بالسنة يكفر ولو استهزى بالنوافل كفر ولو استهزى بالصيام النوافل أو بحج النافلة كفر Donc, le sheikh, il dit, dans certains journaux, il y a ces images où euh, on se moque de la barbe, bien on se moque des, euh, des vêtements courts. Par exemple, quand un homme porte le kamis en haut de la cheville, on, on, on fait des blagues avec ça, on fait des caricatures avec ça, des choses comme ça. Le sheikh, il dit, c'est possible que pour certaines personnes, le verdict de ces choses-là leur échappe. C'est-à-dire, parfois, peut-être, ils ne savent pas que ça fait partie de la religion. C'est possible que certaines personnes euh, ignorent que euh, ces choses-là fassent partie de la religion ou ils pensent que c'est une sunnah. Mais le shaykh, il dit, mais, même de se moquer, même de la sunnah, c'est quelque chose qui fait devenir kafir. Si quelqu'un, par exemple, il se moque des choses surérogatoires, des actes surérogatoires où il se moque du jeûne surérogatoire, ou bien du hajj qu'on fait qui est surérogatoire, c'est-à-dire si on fait un hajj après celui qui est obligatoire, la personne qui se moque de ces choses-là, il devient mécréant quand même, même si ce n'est pas des choses obligatoires. Le sheikh ensuite, s'occupe, « Hadith al-Rajul al Ankara Allah » الجواب هذا عموم القدره شيء دقيق انكر ان الله يقدر عليه اذا حرق fil وذري في البحر في اليوم العاصف قد يخفى عليه هذه القدره الدقيقه donc on pose la question sujet du hadith de celui qui euh, renie la puissance Euh, la réponse, le Cheikh il dit que ça c'est ce, celui qui renie la, le pouvoir ou la puissance dans, euh, dans des choses petites ou des choses détaillées, des détails. Donc il, il, renie, il renie que qu'Allah spontané est capable de, par exemple, avoir la capacité de faire des, cette chose-là. S'il est brûlé et mis en poussière et qu'on jette ces poussières dans la mer, Dans un jour où il y a beaucoup de vin, ça se peut que cette chose-là échappe. Cette puissance d'Allah qui est euh, spécifique et, et subtile, détaillée, ça se peut que ça, ça lui échappe. Mais Allah subhanahu wa il a le pouvoir de faire ça et de faire plus encore puisque Allah subhanahu wa il a le pouvoir sur toute chose Et il n'y a rien qui est difficile pour lui. Euh, donc euh, ça c'est un exemple et après le shérif dit on lui a posé une autre question Al ba'd al kifayat donc euh, si quelqu'un renie certaines formes de sunan qui sont gagner euh, euh, le terme furud kifaya, c'est-à-dire des, des actes d'obligation qui sont pas obligatoires de façon générale mais qui sont obligatoires hein, Ils sont obligatoires dans le sens qu'il faut qu'il y ait quand même un nombre suffisant de musulmans qui remplissent cette obligation-là. Et euh, le dit dans, dans ces catégories-là, c'est possible qu'il y ait des choses qui échappent à certaines personnes. Euh, ensuite, on lui pose la question. Il y a Donc, euh, la parole de d'Ibn abdel dans l'explication de Allah al-Tahawiyah, euh, lorsqu'il dit, par exemple, euh, « On ne déclare personne mécréant d'entre les gens de la Qibla. Euh, » Le chef il dit, la réponse à ça, « Tant qu'il ne rend pas quelque chose halal parmi les choses haram. Si » S'il le rend halal, il devient mécréant. Et donc ça c'est des questions qui ont rapport avec le, le, le sujet de est-ce que la personne est excusée pour son ignorance ou non et euh, il faut comprendre donc dans ces choses-là il, euh, il y a des détails et des clarifications et il y a le, le charg de Cheikh Mohammed Ibn Saleh Salih qui rentre dans les détails et qui clarifie euh, ces choses-là il donne beaucoup de détails là-dessus et euh, il y a aussi le livre de Cheikh Rabi'a Cheikh Raffi, il a écrit un livre dans lequel il répond à un individu parmi les gens de Bida'a, parmi les égarés, euh, qui s'appelle Al-Maliki. Je pense, j'ai oublié son nom complet. Puis dans ce livre-là, il mentionne les questions qui ont rapport avec Al-Uzru Biljahal, et il clarifie que même le, que le Cheikh Mohamed Abdul Wahab, quand il a expliqué sa aqidah à la fin, il a répondu à cette question-là il a clarifié donc on va s'arrêter ici incha'Allah pour aujourd'hui et puis on continuera donc la semaine prochaine subhanakallahoumahoubihamdik ashadu la ilaha illa amt astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikhum wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in